Activité 1B. 1. Tu appelles pour confirmer. 2. Nous emmenons notre fille. 3. Vous achetez quelque chose à boire. 4. Tu amènes un ami. 5. Tu te lèves vers 10 heures samedi. 6. Nous levons notre verre. 7. Ils emmènent Lucille danser en boîte.